Unité 0, leçon 1, phonétique. A. Observez, écoutez l'accent, répétez. Oui. Non. Lui. Elle. Bonjour. Salut. Mamie. Madame. Grégoire. Parlez Artiste Écrivez Mélanie Étudiante